Tu s'arrangeras, ne t'en fais pas pour ça Prends-moi dans tes bras et embrasse-moi L'argent file, file vide Tu n'en as jamais assez Quand la fin du mois arrive Tu es complètement fauché. Pourtant tu sais que je t'aime Et je ne veux pas te quitter Si tu m'offres un café crème Au lieu de mon déjeuner ne t'en pas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 Pourtant tu sais que je t'aime, alors qu'est-ce que ça peut faire Si l'on ne va qu'à ne tous les deux sur ton scooter Ne t'en fais pas pour ça, tout s'arrangera, tout s'arrangera Ne t'en fais pas pour ça, tout s'arrangera Et embrasse-moi là Tu t'inquiètes pour rien, car l'âge de ta retraite n'est pas encore pour demain. Et puis tu sais que je t'aime, que je t'aimerai toujours. Dans la vie, tous les problèmes s'effacent devant l'amour. Ne t'en fais pas pour ça, tout s'arrangera, tout s'arrangera. Ne t'en fais pas pour ça. Prends-moi dans tes bras et embrasse-moi. La, la, la,